Salut à tous et à tous, c'est Génération Manga, épisode 523. Eh oui, bah, il fait pas très beau ici, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais j'espère qu'on va pouvoir vous donner un petit peu de tonus, un petit peu de peps. Hein. Euh, voilà, voilà, parce qu'on a eu des très beaux jours ces derniers temps, donc maintenant, si c'est un petit peu plus vieux, on va pas trop se plaindre non plus, hein, parce que ça serait un petit peu malvenu de notre part, n'est-ce pas, de, de rouspéter, alors que que c'était plutôt pas mal ces derniers temps. <rire> Par contre, j'ai encore euh, une, une toux qui ne veut pas partir... C'est assez embêtant, c'est très très très embêtant, mais bon, euh, vous voyez, je suis là quand même, fidèle au poste, et euh, je vous propose qu'on se mette tout de suite dans le bain avec un petit Dragon Ball et Dragon Ball Z, histoire de bien lancer euh, un petit peu la patate, et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti Ouh Hey! Alors pourquoi je vous mets ça? Pourquoi je vous mets Dragon Ball et Dragon Ball Z? Parce que sachez qu'aujourd'hui, euh, nous sommes le Goku Day. Le Goku Day. Ah, ça repart! <rire> <rire> nous sommes le Goku Day et euh, le Goku Day, le jour de Goku, le jour de Sangoku. Eh oui, parce que c'est à l'initiative japonaise. Figurez-vous qu'au Japon, on a décidé que euh, donc aujourd'hui, euh, nous sommes donc le. Brrr, si j'ai pas le 9 mai, voilà. et eh ben le 9 mai, c'est le jour de Goku. Et pourquoi c'est le jour de Goku eh Parce que Go, ça veut dire 5 et Ku, ça veut dire 9, et eh oui. Donc du coup, c'était logique euh, que euh, le 9-5 euh, ou le 5-9, parce qu'au Japon, ils font un, un, à l'inverse, ça soit le jour de Goku. Voilà, donc c'est le jour de Son Goku, donc c'est le jour de Dragon Ball un petit peu aujourd'hui. <cười> donc forcément, <coughs> excusez-moi, <cười> ah, j'ai eu tout de, de, de fou <rire> euh, voilà, et donc voilà. Alors, j'en profite aussi pour attirer votre attention sur une podcast que, qui s'appelle DB Time euh, où en fait on vous donne plein d'anecdotes et plein de trucs sur euh, Dragon Ball, Dragon Ball Z, sur l'origine des noms. Il y a plein de théories, et, trucs. et euh, franchement, les, les gars qui font ça. Ils sont très érudits, ils savent parler le japonais couramment, donc ils vous expliquent les erreurs de traduction, ils vous parlent même en japonais euh, textuellement, d'un truc. c'est un truc de malade. C'est les gars, ils sont pointus, euh, mais euh, vraiment pointus à fond. Hein. Donc euh, vous pouvez y aller, DB Times, DB Times. Donc, vous pouvez trouver ça hein, sur euh, YouTube et compagnie. Euh, ça fait déjà plein de vues, donc ça n'a pas besoin que j'en parle pour en faire, donc je me fais pas de souci de ce côté-là. Mais euh, voilà, je voulais attirer votre attention dessus, si vous connaissiez pas gens, parce que euh, pour une fois qu'il y a un truc qui est bien fait, qui est intéressant, constructif, où on apprend plein de choses, et ben je dis il faut y aller, voilà. voilà. Donc DB Times, voilà. Alors je vous l'avais, euh, je vous en avais déjà un petit peu plus ou moins parlé. Vous savez que j'ai un pote, <coughs> décidément je vais pas y arriver. J'ai un pote qui euh, écrit donc des paroles euh, sur des musiques japonaises pour faire des versions japonaises, et euh, donc euh, je vais vous proposer un petit peu en essayant de pas tousser. Hein, je vais devoir euh, me faire euh, me faire euh, me faire violence, pour vous chanter par exemple, euh, la version qui ne enfin, qu'il a écrit, euh, il a fait en fait la traduction de la version originale de euh, Rhythm Motion, qui est le deuxième opening de Gundam Wing, vous avez peut-être entendu ça il y a très longtemps, temps jadis, de Naguère euh, sur M6 quand ils avaient commencé à diffuser la série. Et euh, donc euh, c'est euh, d'après la traduction donc qu'il m'a faite. Moi j'ai étoffé un petit peu les paroles pour avoir un, un texte complet pour bien rentrer euh, dans tout euh, dans toutes les cases euh, du générique. Voilà. Donc euh, là c'est un petit peu nous deux qui avons fait le truc. Et donc je vais essayer de vous chanter. Donc we the motion. Voilà. Bon, on va me dire oui mais c'est une fille au Japon. Oui bah oui. Je suis désolé. Je peux pas faire une fois de fille <rire> peut-être pas pousser. <rire> Surtout quand je suis diminué en tout sens. Donc je tousse bien avant hein, histoire que je sois tranquille pour la chanson. Donc je vais essayer de vous faire rhythm emotion. Voilà et puis vous me direz euh, après ce que vous en avez pensé. C'est parti. Je mets du rythme dans mes émotions. Je ressens soudain l'immensité. Et dans cette froideur, les battements de mon cœur vont s'emballer La distance qu'il y a entre nous Doit à présent disparaître, je m'en fous Je veux vivre ma vie passionnée, m'en goûter chaque instant Sans détourner le regard de mon but C'est toi qui me donnes la force pour ne jamais abandonner Je mets du rythme dans mes émotions J'oublie alors toutes mes erreurs Surpasse la douleur pour avec ardeur Vous guider enfin vers la lueur Je mets du rythme dans mes émotions Plus rien désormais ne peut m'arrêter Pour atteindre vos cœurs Les battements de mon cœur vont s'emballer Apprécier le présent sans torpeur Retrouver sur ma peau cette douceur Retrouver ma jeunesse pour qu'enfin je renaisse À présent que tu es à mes côtés Je sais que je survivrai, que rien ne pourra m'arrêter Je mets du rythme dans mes émotions Je crois toujours en la bonté Ressentir, comprendre le chagrin de l'autre Pour que nous finissions côte à côte Et du rythme dans mes émotions Avec ce baiser je montrerai Ma passion pour toi, Ensemble toi et moi pour l'éternité Je mets du rythme dans mes émotions J'oublie alors mes erreurs passées Surpasse la douleur au fond de mon cœur J'entends la clameur de mon passé Je mets du rythme dans mes émotions J'écoute les battements de mon cœur Et dans cette torpeur si loin j'entends les leurs à tout jamais Voilà, voilà, voilà, donc euh, alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé, j'ai essayé de faire au mieux, hein, parce que c'est pas forcément évident. <coughs> alors, je vous un petit coup, <rire> parce que j'ai dû me retenir pendant toute la chanson, du coup. Ah, ouais, bah, des fois c'est la guerre hein, pour y arriver. Euh, je vous avais déjà fait aussi euh, une autre fois donc euh, la version du, de la chanson Julia pour toujours, Donc, générique de fin de Okutomo no Ken, Ken le survivant. Mais j'avais commencé à faire la chanson un petit peu trop haut Donc du coup, j'étais obligé de redescendre pour le refrain Donc c'est pas forcément folichon Donc je vais essayer de vouloir faire ce coup-ci correctement C'est-à-dire que je vais la prendre plus bas Plus basse On y arrivera beaucoup plus facilement Donc Julia pour toujours Là par contre, les paroles, c'est entièrement dû à Kenshiro76 Donc à qui on fait Coucou Sans s'étouffer, merci, ça sera mieux Voilà, voilà, voilà Donc Julia pour toujours Ça va donner ça Aujourd'hui pour ne pas mourir hier encore il y avait la vie ce qui reste en de nos beaux souvenirs c'est presque totalement évanoui seul l'espoir nous tient encore Nos corps serrés s'entrelaçant jusqu'à l'aurore. Pour savoir si la paix reviendra un jour, il faut continuer à marcher côte à côte sans jamais se retrouver et puis s'aimer. Traversant les nuages noirs tombe au sourire Me donne la force de survivre Seulement la vie sans toi ne veut plus rien dire Toi je continue à vivre Je sens encore tes douces mains mon visage, anéanti par le chagrin. Voilà pourquoi aujourd'hui et puis demain je me battrai toujours. Je suis certain que je te retrouverai mon amour, assurément. Voilà, voilà, voilà, voilà. Alors, euh, bon, je, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui avec ça. Euh, donc, j'en ai fait deux petites. Hein, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas sur le Facebook de Génération Manga, bien entendu. Et y compris sur le meilleur, quand j'ai dit, vous trouvez tout ça. Voilà, voilà, voilà. Euh, alors, je sais que vous vous impatientez d'écouter les interviews qu'on vous a promis. Mais qu'est-ce que vous voulez, euh Chris n'étant pas là et lui ayant les interviews, forcément, je ne peux point les diffuser puisque moi, je ne les ai pas. Donc voilà, donc il va falloir vous armer un petit peu de patience. Mais rassurez-vous, on n'oublie pas, hein, vous les aurez, vous les aurez. Ne vous inquiétez pas, la spéciale Candy aussi arrive à grand pas. Euh, on est au taquet, on est sur le coup, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, voilà, voilà. Alors, un petit collecteur aussi, euh, ce coup-ci, c'est Candy, justement, puisqu'on parle de Candy, euh, pour vous faire patienter. Euh, c'est le générique français, mais euh, chan chanté par les enfants Pony. Donc, c'est une petite curiosité, on se retrouve juste après, comme ça, j'ai bien le temps de tousser pendant la chanson. Ça change un petit peu de Dominique Poulain. Ah, bah oui, oui. Euh, voilà, voilà, voilà. <coughs> Au pays de Candy, donc, qui arrive. Euh... Ah, bah, c'est bon, euh, ça va aller, oui. <rire> ah là, ça ne s'arrête jamais. Euh, autre petite curiosité le générique de fin d'Astro le Petit Robot, en version québécoise, les enfants. Hein. Donc, euh, ça, vous connaissez un petit peu moins, peut-être. Euh, donc, c'est parti Astro le Petit Robot, qui, je vous le rappelle, est quand même le tout premier dessin animé euh, hebdomadaire réalisé par les Japonais. Hein, mais nous y reviendrons. Voilà donc la version québécoise qui euh, est la même en fait que la française Sauf que euh, elle n'est pas chantée par la même personne Là c'est des petits enfants, ça fait un truc un peu aigu Bien sûr nous c'est Franck Olivier qui nous a chanté ça en français euh, Ça donnait ça à Astro euh, Dans le euh... secret d'un laboratoire de Futurapolis Le professeur Barthus a créé un nouveau robot Cependant ce robot du 21 e siècle n'est pas tout à fait comme les autres C'est un enfant robot Qui aurait pu imaginer que cette petite créature fragile connaîtrait une extraordinaire destinée Et pourtant, que d'aventure pour celui qui allait devenir Astro, le petit robot. Voilà, voilà, bien sûr Astro Ah mais ça vous dit rien ça, c'est le générique de fin Eh ah oui, le générique de fin, il est passé que dans les épisodes Et pas trop ailleurs Celui que vous connaissez, c'est plutôt celui-là Allez, alors... hey, tout le monde chante Woo Ce héros du futur Qui nous fait vivre De vraies aventures Toujours là Quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraider. Toujours là, quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable C'est Astro, le petit robot mmh. Celui mmh. que rien n'arrête mmh. Qui va tout droit par vents et tempêtes mmh. Toujours là, quand il faut C'est Astro, le petit robot mmh. Celui qui n'admet pas Que l'on s'amuse à défier la loi Toujours là, quand il faut C'est Astro, le petit robot hey Celui dont on est fier D'être l'ami du bout de la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 Voilà Astro le petit robot euh, On a une version un petit peu réorchestrée Mais c'est la même que la japonaise Sachez-le Et euh, donc Astro c'est donc comme je vous le disais tout à l'heure Le tout premier dessin animé de rythme édomadaire hein, Que Osemo Tezuka lui-même L'auteur a, a créé Et c'est ça qui a lancé un petit peu tous les animés qu'on a maintenant Donc euh, c'est ça qui a jeté les bases, comme il fallait faire un épisode d'Astro toutes les semaines, c'est là qu'ils ont commencé à, à, à prendre en compte toutes les, les petites astuces, les trucs pour économiser euh, des images, pour euh, faire des plans fixes, pour gagner du temps, pour avoir moins de travail, pour pouvoir fournir euh, un épisode chaque semaine. Donc, il y a plein de trucs à savoir sur Astro, le petit robot. Bien sûr, la, le tout premier dessin animé dont je vous parle, c'est la toute première version d'Astro des années 60. C'est pas celle qu'on a eu en France, hein, des années 80. Ça, c'était un remake. OK. Puis, il y a eu un autre remake dans les années 2000 aussi qui est passé. Euh, et puis, bon il est question encore de refaire du Astro. Mais euh, non, je ne sais plus. Pas si c'est pas très bien Astro, en fait. C'est pas top, top, top Astro. Enfin bon. Donc, voilà. Euh, alors, je vais vous parler maintenant d'Arthur. Arthur à les chevilles de la table ronde. Parce qu'en fait, c'était un dessin animé euh, qui passait donc euh, dans les années 80 avec un générique de Lionel Leroy. Et euh, c'était un dessin animé euh, humoristique. Hein. Donc, c'était le roi Arthur, mais sur le ton de la parodie. Et euh, je vais vous en parler aujourd'hui parce que on va s'écouter d'abord le générique donc de Lionel Leroy, hein, le grand Lionel Leroy, le chanteur de Starsky et Hutch, hein, et puis de tant d'autres génériques qui, malheureusement, ne veut pas venir chanter euh, ces génériques sur scène en live. Malheureusement, il n'aime pas ça. C'est bien dommage. <coughs> et moi... <coughs> J'essaie de faire le truc, le boulot quand même, hein. voilà. Et euh, donc il y a eu une autre chanson aussi qui est sortie euh, apparemment par erreur, parce que ça devait être une maquette apparemment. Et il s'est retrouvé sur une compilation, euh, Salut les champions. Et on aurait peut-être jamais dû l'entendre cette chanson. Donc euh, bah, finalement elle s'est retrouvée là. Donc du coup on va pouvoir l'écouter, on va pouvoir l'entendre. Donc on s'écoute d'abord la classique et puis après on enchaîne euh, bah, sur cette fameuse deuxième chanson de Arthur, toujours par Lionel Leroy. Voilà. Vérité et défend les libertés, oui, c'est Arthur qui lutte sans cesse pour la paix, adulé par ses sujets, oui, c'est Arthur qui se bat tous les matins pour la veuve et l'orphelin, et oui, c'est Arthur qui parcourt tous les pays pour protéger ses amis, oui, c'est Arthur. roi comme on n'en a jamais vu chala la la la c'est mais il ne veut pas Entrer dans l'histoire chala la la la la c'est il faut le connaître Pour y croire chala la la la la c'est mais' préfère rester discret chala la la la c'est À jamais garder son secret Qui détient la vérité Et défend les libertés Oui, c'est Arthur cesse pour la paix, adulé par ses sujets. Oui, c'est Arthur, un roi comme on en a jamais vu. Cha la la la la c'est Arthur, mais il ne veut pas entrer dans l'histoire. Cha la la la la c'est Arthur, il faut le connaître pour y croire. Cha la la la la c'est Arthur, mais il préfère. ne garder son secret pour à jamais garder son secret Et on enchaîne We're C'est bien le roi Arthur Et voilà voilà Donc vous voyez ça c'est du collector C'est super rare Alors il y a d'autres choses qui sont assez rares euh, Comme par exemple ceci On va voir si vous arrivez à deviner Qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui chante Parce que c'est Veuillez écouter Bonne La piste de combat. Les cinq cavaliers de l'enfer Le concurrent c'est le chemin de fer Sur rail, rail, rail, caramba Mes cavaliers ne passeront pas Et la pacifique triomphra Sur rail, rail, rail, caramba Les écouter, bonnes gens, la piste complète des transports sera. Les cinq cavaliers de l'enfer, concurrence et le chemin de fer, se Ramba, mais les cavaliers ne passeront pas, et la pacifique triomphera, sur Rai, Rai, Rai, Ramba. Alors, hein, vous avez trouvé qui c'était qui chantait ça C'est notre ami Michel Barouille, oui oui, et figurez-vous c'est une chanson issue de Lucky Luke. Eh oui, ça vous embouche un coin, ça. Eh oui, oui, oui. Ah, mais il y en a d'autres comme ça. Ah, vous savez d'où je suis sur ça Parce qu'en fait, il euh, y a eu euh, quelques petits gars qui ont eu la bonne idée de ressortir un triple CD. Tu m'as eu le temps, un triple euh, CD avec euh, les musiques de fond de Lucky Luke. Donc, des deux films d'Easyton et La balade des Dalton, mais aussi de la deuxième série télévisée. Et ça, en l'occurrence, c'est sur la deuxième série télévisée qu'on qu entend Michel Barouille. Il y a aussi des chansons euh, chantées par Gérard Rinaldi, hein, des Charlots. Celui qui chantait aussi et Sophie, qui jouait dans et Sophie, d'ailleurs. et donc euh, voilà Michel a officié sur quelques chansons euh, on va s'écouter les deux trois autres d'ailleurs euh, sur lesquelles on peut aussi entendre sa voix oui. caramba enfin la douceur d'un foyer au pays du bison sauvage du pluma et de l'épervier jamais rien ne vous décourage aux femmes tendrement aimées vous n'avez jamais Les chansons sont courtes, quelquefois. Faut pas vous étonner. C'était la plus longue, la première. Rose blanche, guirlande verte, ton souvenir jamais ne nous lâche, en chevauchant vers notre père. de verte, vous comptez nos âmes nostalgiques lorsque nous nous mettons en marche pour traverser Canyon à Pâche. Et le régiment du colonel Ronoland! Arriva, caramba, on continue, Bikirik, ouais. Qu'est-ce que ça va être la prochaine? c'est des petites curiosités ah ben je sais j'aime bien gratter j'aime bien gratter un petit peu tous ces trucs là tout ce que font un petit peu les chanteurs de générique euh, autres parce qu'ils ne font pas que ça hein. même Bernard Minet il fait pas que ça <rire> il est batteur aussi euh, de, de, de, de plein de gens très connus avant, avant d'être avec Dorothée et tout ça et euh, donc dans mes pérégrinations j'ai trouvé plein de petites choses bien sympathiques à vous faire découvrir euh, sachez que donc Claude Lombard et Jean-Claude Corbel hein, donc Jean-Claude Corbel bien sûr qui était le chanteur de la bande à Picsou euh, de Olivier Tom euh, et des Biive aussi dans le Lucile Morio Donc, euh, ils ont raconté un petit peu tous les deux des histoires sur, donc, euh, sur disques à l'époque et sur des CD ensuite. <coughs> Excusez-moi. <coughs> et euh, donc, euh, dans ces histoires, étaient parsemées de quelques-unes euh, de leurs chansons en plus. Euh, donc, euh, par exemple, ils ont euh, se sont amusés à raconter l'histoire de Blanche Neige, par exemple. Donc, on peut trouver ça sur un CD, euh, donc avec euh, des, des chansons de, de Jean-Claude et euh, de, de Claude Lombard, euh, Jean-Claude Corbel, et, là, ça donnait à peu près ça. Blanche neige dans ton cœur Un amour bas si fort Il te parle du bonheur Que tu attends par exemple, hein, ça vous étonne ça, un Claude Lombard qui vous chante euh, du Blanche-Neige ah ben j'ai d'autres trucs comme ça pour vous épater euh, donc euh, elle a fait aussi euh, d'autres euh, contes comme La Petite Sirène par exemple donc il euh, y a eu une petite, euh, un peu, une petite chanson, enfin, plusieurs petites chansons euh, au sein euh, aussi de ce truc là euh, qui sont assez sympathiques et euh, je, je veux vivre ici c'est une des chansons euh, donc euh, qu'on entend En l'occurrence, c'est dans cette petite histoire euh, de la petite sirène, rien à voir avec la chanson de Anne, elle s'appelle la jolie petite sirène. Il <rire> y, y en a eu plein, il y a même eu euh, une histoire cover euh, par AB Productions, figurez-vous, il y a un disque AB de la petite sirène, avec encore d'autres euh, petites curiosités dedans, alors euh, c'est pour vous dire un petit peu... Hein. On n'est pas du tout à l'abri. Donc, euh, donc c'est dans des CD comptes pour enfants hein, qui qui payent pas de mine, hein, qui ont l'air pas du tout jolis au niveau de la jaquette et compagnie. Euh, donc, il faut, faut vraiment savoir. Dieu merci, c'est écrit derrière. Si vous regardez, il y a marqué euh, par Claude Lombard, par Jean-Claude Corbel Donc, du coup, vous êtes rassuré et vous portez à acquérir de la chose, telle que je l'ai fait. <rire> voilà. j'en ai la tête qui Et oui, forcément, Donc Claude raconte aussi l'histoire. C'est beau, le And no C'est des petites chansons. C'est le problème, c'est que c'est pas bien long du coup. Alors, on peut peut-être pas beaucoup profiter, mais, mais au moins c'est original. Ça, ça, ça sort des sentiers battus. Donc si vous êtes euh, grand fan de Claude Lombard et de Jean-Claude Corbel et tout ça, euh, donc grattez un petit peu euh, parce qu'il y a peut-être pas il y a peut-être pas que ça en histoire. Alors le problème aussi sur ces CD, c'est qu'il n'y a pas que malheureusement que des histoires rencontrées par Claude Lombard et Jean-Claude Corbel. C'est mélangé avec d'autres, ce qui sont intéressantes aussi parce que c'est Dominique Paturel euh, d'autres qui racontent l'histoire. Donc ça a quand même un intérêt aussi. Enfin nous particulièrement, euh, on préférera euh, les histoires avec Claude Lombard. Tant qu'à faire. Pour vous dire, j'ai même pas encore jeté une oreille sur les autres histoires m'intéressées moi, mais bon, jeterai je, quand même. On n'est pas à l'abri de l'accident, on peut peut-être faire des découvertes sympathiques. Hein. Euh, donc, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours être curieux. Donc, euh, comme je vous dis, euh, d'ores et déjà, là, donc euh, j'ai Blanche Neige, et cette nain, la petite sirène et euh, la belle au bois dormant avec euh, clou de lombard. Voilà, voilà. Voilà un petit peu tout ce que, que je peux vous proposer euh, pour l'instant, mais je vais gratter encore. Il y en a d'autres que j'ai pas encore trouvé euh, Vous inquiétez pas. Hein, donc euh, voilà. Allez, la belle au bois dormant. Bien sûr, il n'y a pas que ces chansons-là. Il faut écouter l'histoire en entier. Je ne vais pas vous la mettre là parce que ce serait trop long. Hein. À chaque fois, les histoires, elles font un bon, un bon quart d'heure. Donc voilà. Donc, mais si vous voulez, euh, j'ai pensé à vous, je vous les ai mis sur YouTube. Donc vous mettez euh, Claude Lombard raconte euh, et vous allez tomber sur euh, les trois trucs là. Hein. Je vous les ai mis. Ouais, Qu'est-ce que je suis gentil avec vous quand même. <rire> non, ben, ouais, moi je suis pas égoïste, tu vois, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des trucs euh, et qui veulent les garder pour leur gueule. Je trouve ça, c'est pas bien. Euh, donc euh, voilà, je vais pas vous, vous dire allez euh, faire les brocantes à la recherche de, de ces CD là parce que c'est un petit peu difficile à trouver, et compagnie. En plus, comme je vous l'ai dit, euh, vous l'achetez, si vous voulez que Claude Lombard dessus, il y, y a que une ou deux machins de Claude Lombard, le reste c'est pas du Claude Lombard, donc c'est moins intéressant. Donc, euh, donc voilà, j'ai je, je, eu la chance de tomber dessus au plus à pas cher, donc je vous en fais profiter. Il y a pas de raison donc ceux que ça intéresse hein. parce que je sais que la plupart euh, ouais, bon, ça leur passe au dessus hein, mais, mais bon pour les deux trois que ça intéresse ça peut être sympathique alors il y a un autre générique de Claude Lombard qui est pas très connu euh, parce qu'il est sorti euh, dans les années euh, 2000 euh, c'est les contes les plus célèbres et euh, donc euh, bah, on va s'écouter ça c'est qu'en version télé par contre mais euh, c'est quand même sympathique Comme autrefois, emmène-moi dans un ciel couleur de magie Ce que tu diras m'emportera très loin là-bas Dans un monde où la joie rime avec poésie Va encore plus haut, nous allons faire le grand son Pour oublier tout ce qui n'est pas très beau Dis raconte-moi un joli conte et l'on s'en va c'est un truc de 93 hein, donc euh, c'est un, un truc à chercher hein, euh, parce qu'en fait à chaque fois c'était des one shot c'était euh, un compte à chaque fois et euh, ça a l'air bien sympa en plus je crois que c'est Koyama officier au niveau de la musique euh, sur certains de ces trucs là donc euh, c'est d'autant plus intéressant à ce moment là et oui c'est Koyama, grand compositeur des musiques de Sentouseiya les chevaliers du zodiaque eh ben alors vous, vous le savez bien donc donc, donc voilà voilà voilà donc euh, je, je voulais quand même euh, vous faire un petit peu euh, découvrir redécouvrir rappeler un petit peu tout ça parce que c'est des trucs bien sympathiques Et que voilà il faut il faut Faut, faut se mettre un petit peu dans les comptes un petit peu machin je sais je sais que c'est pas ma came à la base mais ça peut être sympa alors il y avait d'autres petites curiosités euh <rire> Vous savez que c'est une française qui interprétait le générique japonais de la tulipe noire. Eh oui, attention, hein, ça rigole pas. Euh, même que vous la connaissiez à l'époque, parce qu'elle faisait la météo sur antenne 2 à l'époque. C'était Arlène. Donc euh, voilà. Et donc, elle, elle, elle a chanté donc un générique au Japon de la tulipe noire. Bien sûr, c'est pas le même que celui qu'on a eu en France, puisqu'en France, on a, hérité, on a hérité de la musique. Alors attention, de Soulsigne des Mousquetaires en Italie. Parce que sous, euh, en Italie, ça fait Daltagnan, Daltagnan. Donc, le, le, le mousquetaire du roi, vous avez compris. Et, voilà. Et donc, euh, en français, c'était La Tulipe Noire, euh, qui, est, qui, qui, est, qui est donc euh, la reprise de cette musique, chantée par notre ami Claude Lombard. Mais là, on va la chanter ensemble. Allez, on, on se fait ça pour, euh, pour, euh, pour se mettre en bien. Allez, euh, je veux tout le monde... Vous êtes prêts hein, pour La Tulipe Noire C'est parti. <rire> ça ira, ça ira avec La Tulipe Noire. Hein, vous savez, vous connaissez. Donc, voilà. Vous êtes prêts 3, 2, 1, feu Ça ira, ça ira, avec la tube noire. Masqué, près de lui un cheval blanc, emporte une jeune fille révoltée. Ils vont au galop de leurs deux chevaux vers un monde qu'ils espèrent plus beau. Tous les deux ils font la révolution pour les deux mots qu'ils préfèrent, amour et liberté. Et ça ira, ça ira avec la tulipe noire. Ça ira, ça ira. On se battra pour la gloire Ils ont choisi de prendre Le parti des pauvres et des opprimés Ils sont prêts à défendre Ceux qui vivent sans pain et sans souliers Ils n'en perdent rien Et sur leur chemin Ils voient que le monde enfin va changer Et qu'on peut mourir avec le sourire Pour les deux mots qui préfèrent Amour et liberté ça ira Il faut combattre, il faut se battre Venez pousser, ça ira Plus d'esclavage que du courage Venez pousser, ça ira Dans la tempête, levons la tête Venez pousser, ça ira Ça ira Ça ira, ça ira Avec la tulipe noire Ça ira, ça ira On se battra pour la gloire On écrit notre histoire En faisant ce qu'on doit faire tous les jours Mais on garde en mémoire Les héros que nous aimerons toujours Et parmi les fleurs de tous les vainqueurs Qui nous ont très fort fait battre le cœur Un de d'espoir, la au noire, Est-ce celle est le qu'on préfère, la fleur de liberté et ça ira Il faut combattre, il faut se battre Venez tous et ça ira Plus d'esclavage que du courage Venez tous et ça ira Dans les tempêtes, levons la tête Venez tous et ça ira Ça ira Ça ira, ça ira. Il faut combattre, il faut se battre. Venez tous et ça ira, Plus de... ça ira. Plus d'esclavage que du courage. Venez tous et ça ira, ça ira. On se bat pour la gloire avec la tulipe noire. Et voilà, et voilà. Alors si vous savez pas les chansons et tout ça Sachez qu'il y a des karaokés sur Youtube Que j'ai fait moi-même Donc euh, du coup vous avez les paroles et tout pour, pour, pour pouvoir suivre Donc euh, vous y allez, un karaoké générique Alors quand je dit vous êtes tombé dessus direct j en avais fait euh, presque une centaine Alors vous avez de quoi faire Alors j'ai fait que ceux qui n'existaient pas déjà sur internet Attention. <coughs> Donc euh, si c'est des trucs qui y a déjà euh, Vous les trouvez pas faits par moi, ça sert à rien C'est pas la peine que je refasse ce qui a été déjà fait par les autres Alors qu'il y en a plein de génériques qui ont jamais été faits par personne Ça va, vous me suivez <rire> Donc voilà, voilà, voilà alors, <coughs> Euh, alors, on s'approche euh, du dénouement, hein, parce qu'il ne reste plus que 10 petites minutes à passer ensemble. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va se mettre On va se mettre encore des, des petits trucs euh, derrière les fagots. Alors, je ne sais pas s'il si, si m'écoute, <coughs> une petite dédicace, pardon, <coughs> à Fabrice, oh là là, Fabrice Radma, parce que c'est une chanson qu'il affectionne particulièrement. Ce sont les Biscuits, c'est un des premiers génériques de Bernard Minet, euh, qu'il avait chanté sous le pseudonyme de Wawa, parce que ce sont des petits chiens. Miné qui chante les biscuits et Wawa, c'est marrant. Donc voilà, les biscuits, c'est parti C'est vivre en paix, dans les marais Mais devant les méchants, ils savent montrer les dents Biscuit Biscuit Ils sont forts et courageux, intrépides et audacieux J'invite toujours heureux, croyez-moi, on ne fait pas mieux Bibi bibi bibi bibi biscuits. <rire> Alors, pour pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat GPT. Euh, donc, à euh, la salle Camille Claudel. Hein, donc, euh, c'est près de Balanvilliers. Ça, donc, euh, c'est de 20h à minuit. C'est un euro Vous avez le droit à une boisson, une canette euh, pour ce prix-là en plus. Euh, donc voilà, si vous voulez euh, vous, vous amuser une petite soirée sympa euh, entre fans de manga. Euh, donc, euh, c'est ce samedi, euh, salle Camille Claudel. Euh, voilà, la, la Game Keep Party Time numéro 7, je crois. Donc euh, voilà, euh, on vous y attend, Vous y voilà voilà voilà. Vous n'ignorez pas que les super-héros sont en pleine guerre civile actuellement avec Captain America Civil War sur vos écrans. Et euh, du côté des comics, c'est les guerres secrètes, Secret Wars. Et euh, les Secret Wars, en fait, c'est le pendant d'un crossover qui a eu lieu en 85, si je vous dis pas de bêtises, et qui a été le premier euh, gros crossover d'envergure entre les super-héros Marvel. Et euh, du coup, ça, ça, ça a tellement bien marché, Guerre Secrète, parce que c'était initié en fait pour vendre des jouets. Hein, parce que euh, en fait chez DC, on avait déjà des, des figures de Superman, de Batman et compagnie. Et donc Marvel s'est dit, il faut qu'on fasse un petit événement là, euh, Pour avoir un prétexte à une gamme de figurines Donc euh, la gamme de figurines Guerre Secrète Vous me suivez Et donc du coup ils ont profité aussi pour faire plein d'autres trucs Il y a eu un jeu de société, il y a eu des albums de coloriage Et il y a même eu un 45 tours Et donc une chanson des Guerres Secrètes Et donc c'est ça qu'on va écouter maintenant Attention c'est spécial Guerre secrète. Guerre secrète. la fin des <rire> Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bien entendu, euh, ça sera pas à Narf -Narf Nigo, Sinon, vous n'ignorez pas qu'il y a eu un film live de Jem. Eh oui, Jem et les hologrammes, cette euh, chanteuse. Et euh, là, le film, apparemment, est assez catastrophique. Bon, bref, toujours est-il que donc on va se quitter avec le générique de Jem, Jem euh, et les hologrammes. Si vous avez envie de, de cette curiosité, essayez d'acheter un, un petit coup d'œil. Sur cette curiosité. Sinon, bien sûr, allez voir Captain America Civil War et bientôt X-Men Apocalypse, bien entendu. Voilà, allez, à ciao, ce sera pas à l'art Startigo! Wouhou!